Pendant que tu dormais, je suis allé chercher Les croissants, le journal, pour que tu trouves du travail Mais Raphaël, réveille-toi Pendant que tu dormais, l'épicier a frappé À la porte d'entrée, il voudrait bien être payé Mais Raphaël, que fais-tu Je peins des paradis, des Jésus, des Marie, et tu sais Marie, Marie, tu lui ressembles. Il peins des paradis, des Jésus, des Marie, il me dit toujours Marie, tu lui ressembles. Regarde cette annonce, on demande d'urgence, sérieuse référence, c'est pour les tours de la défense. Mais Raphaël, habille-toi. Regarde cette annonce, un peintre qualifié, salaire très élevé, tu sais je crois c'est notre chance. Il te les des paradis Et Jésus des maris Et tu sais Marie, Marie Tu ressembles Il te les des paradis Et Jésus des maris Il me dit toujours Marie Tu ressembles Tu te fous de la vie Tu fais ce qui te plaît, tu serais mieux à Rome en train de peindre telle madone. Mais Raphaël fait tu. Je viens des paradis des Jésus des Marie et tu sais Marie Marie